La lecture du livre de l'Apocalypse peut être à la fois fascinante et décourageante. Si on se laisse uniquement impressionner par l'enchaînement des catastrophes, des châtiments divins et des massacres qui se succéderont sur la terre, il y a certes lieu de sombrer dans le pessimisme, mais si on élève son âme vers l'horizon lumineux du ciel auquel font si souvent allusion ces chapitres inspirés, notre cœur ne peut que se remplir d'espérance. Or le Saint-Esprit, inspirateur du texte sacré, a conduit l'apôtre Jean à une bienfaisante alternance entre ciel et terre, alternance qui est un élément clé pour comprendre le message de l'Apocalypse. Ainsi, les chapitres 14 et 15, toujours exprimés au temps passé de l'aoriste, nous confrontent d'abord avec 144 000 croyants qui, au ciel, exécutent un cantique nouveau devant le trône de Dieu, Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les quarante-quatre mille qui avaient été rachetés de la terre. Apocalypse 14, 3 Au chapitre 7, déjà, il avait été question de quarante-quatre mille Israélites témoignant pour Jésus-Christ au prix de leur vie. Ce sont probablement les mêmes témoins du Seigneur qui, ici, chantent les louanges de l'agneau de Dieu. Peut-être vous souvenez-vous qu'en Apocalypse 7, il y avait deux groupes de témoins, quarante-quatre mille Juifs, et une foule de martyrs venus de toutes les nations. Or, dans la foulée, Apocalypse 15 ajoute au choral du chapitre 14 « Une foule cosmopolite de vainqueurs, glorifiant Dieu et l'œuvre sacrificielle de son Fils. » Il est deux manières de visiter une cathédrale, pénétrer à l'intérieur et s'arrêter aux détails de chacun des vitraux, ou s'éloigner à 100 mètres de l'édifice pour photographier la construction dans son ensemble. Bien que l'Apocalypse soit une cathédrale recelant d'incroyables richesses, il est bon de ne pas perdre de vue les grandes lignes de son architecture. Au moment où se précipitent de dramatiques événements sur terre, le ciel se remplit de louanges annonciatrices à la fois du triomphe de Jésus-Christ sur Satan, son ennemi séculaire, et de son imminent retour sur notre planète. Une multitude d'hommes et de femmes qui, du temps de l'antéchrist, seront devenus martyrs sous sa férule, sont désormais récompensés. Ils suivent l'agneau partout où il va, car ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, 4 Parce qu'ils ont vaincu... La bête, son image et le nombre de son nom. Ils sont debout sur une mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent... Apocalypse 15, 2 Et que chante-t-il Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Apocalypse 15, versets 3 et 4. Au fil du déroulement des dramatiques événements qui bouleversent la terre, la louange et l'adoration remplissent toujours davantage le ciel. La justice parfaite du Tout-Puissant est exaltée, comme étant le gage de la manifestation de cette justice sur terre. Mais si d'impitoyables jugements frapperont les coupables, ce n'est pas que le ciel ne leur ait pas multiplié les occasions de se repentir. Les 144 000 missionnaires israélites du chapitre 7 les auront avertis du sort qui les attend. Les deux témoins d'Apocalypse 11 les auront tourmentés pour tenter de freiner encore leurs vins élans de révolte contre Dieu. Et de plus, en ce chapitre 14, un ange de Dieu traverse le ciel pour lancer une suprême proclamation que tous entendront, bon gré mal gré. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, La mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, 7. Un jugement qui, en ce chapitre, est présenté par deux images successives et fort suggestives, la moisson et la vendange. Apocalypse 14, 14 à 20. De toute évidence, qui dit moisson dit récolte de ce qui a été semé au préalable. Durant des siècles, les hommes ont semé l'intrigue, la haine, le meurtre, la guerre. Et s'étonnant alors, Qu'on entende retentir au ciel l'ordre donné au Christ revenant sur les nuées. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Apocalypse chapitre 14, verset 15. Déjà, lorsque Jean-Baptiste présenta Jésus lors de sa première venue en Palestine, il prévint les pharisiens et les docteurs de la loi du jour où le Fils de Dieu reviendra et qu'il aura à la main son vent. V. « Le vent est un instrument oratoire pour séparer le grain de son enveloppe. »« Il aura son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Luc 3, 17 « Alors que nous sommes habitués aux moissonneuses-batteuses fauchant des champs entiers en un après-midi, » C'était alors l'époque de la faucille, du vent et autres instruments primitifs mobilisant des foules d'ouvriers pour séparer blé et paille. Image bien réaliste du futur jugement où tout ce qui est bon sera recueilli dans les greniers célestes alors que tout ce qui est inutile ou mauvais sera impitoyablement brûlé sur terre. Puis, tableau identique, celui de la vendange planétaire. Mais pourquoi la vendange Peut-être parce que la vigne est une des images les plus fréquemment utilisées dans la Bible pour symboliser Israël, qui est appelée à devenir le cadre géographique des jugements exercés sur les nations, comme l'ont annoncé tant les prophètes de l'Ancien Testament que le Seigneur lui-même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assèrera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu 25, versets 31 à 32. Or, quand Jésus reviendra sur terre, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem. Donc, en plein cœur du territoire d'Israël, nous citions Zacharie 14, versets 2 et 3. Mais revenons à l'image apocalyptique de la vendange. Peut-être fait-elle aussi référence au pressoir mentionné par Ésaïe le prophète, pour annoncer les futurs châtiments infligés tant à Israël qu'aux nations qui fouleront son sol. À coup sûr, cette future vendange manifestera le caractère amer des raisins de la fausse religion de l'Antéchrist, en contraste avec les grappes succulentes de la foi véritable. Cette foi qu'auront choisi les vainqueurs et les martyrs qui, au fil des siècles, auront tout donné à la cause de leur Seigneur. Un autre prophète de l'Ancien Testament a groupé les deux analogies de la moisson et de la vendange, comme l'a fait l'apôtre Jean en Apocalypse 14. C'est Joël au troisième chapitre de son livre. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée du jugement, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plat, les cuves regorgent car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. » Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, que ce soit les prophètes ou les apôtres, la Bible entière de la Genèse à l'Apocalypse montre à quel point Dieu rend l'homme responsable de ses actes. Cependant, et avec plus d'insistance encore, la parole de Dieu annonce la réconciliation de l'homme pécheur avec le Dieu trois fois saint, en vertu de l'œuvre sacrificielle de son Fils à la croix du calvaire. Une bonne nouvelle, et je rappelle qu'évangile signifie précisément « bonne nouvelle ». Une bonne nouvelle prévue dès les premières pages de la Genèse et confirmée jusqu'aux dernières pages de l'Apocalypse. À tous, le pardon est possible et généreusement offert. La grâce divine est proposée, non pas à des collectivités nationales ou ecclésiales, mais à tout individu, qu'il soit religieux ou non, qu'il fasse partie du peuple hébreu ou de n'importe quelle autre nation. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » chapitre, aux chapitre 2, verset 8. « Fait essentiel qu'il était utile de rappeler, avant de replonger dans la réalité des jugements futurs, ce qui nous conduit à Apocalypse 16. » Ce chapitre décrit des jugements collectifs qui s'abattront tant sur l'ensemble de la société corrompue que sur des individus. Les sept coupes de la colère de Dieu doivent se déverser sur ceux qui auront bravé le Tout-Puissant. Lorsque la coupe est pleine, une dernière goutte la fait déborder. Une image fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament et qui montre à quel point Dieu a patienté et patiente encore alors qu'il aurait pu sévir bien avant mais aussi une tragique réalité pour le monde de demain, puisque c'est la dernière goutte d'injure contre Dieu qui fera déborder les sept coupes de sa colère. Dès lors, des châtiments sans appel remplaceront les mesures de clémence. Première coupe, des ulcères malins tourmentent les hommes. Deuxième coupe, la mer changée en sang. Troisième coupe, les sources d'eau irrémédiablement polluées. Quatrième coupe, une chaleur insupportable émalant du soleil qui embrasera la planète entière, et ainsi de suite jusqu'à la septième coupe où l'atmosphère terrestre sera rendue irrespirable. Dans cette liste, j'ai intentionnellement laissé de côté, pour notre prochain entretien sur les ondes, les cinquièmes et sixièmes coupes qui concernent Babylone et la vallée de l'Euphrate, un grand sujet en soi, amorcé, en ce chapitre 16, il remplit les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Mais avant de pénétrer dans le profond abîme d'un tel sujet plus solennel que tout autre, il m'appartient de poser une question très précise à nos sympathiques auditeurs. Que faut-il faire pour devenir l'objet des justes jugements de Dieu et de sa sainte colère Réponse, rien Surtout ne pas s'en faire, remettre toute décision à plus tard et continuer de vivre dans l'indifférence face au ciel. Mais je m'en voudrais de ne pas compléter. Que faut-il faire pour être sauvé et s'assurer de la vie éternelle dans la présence de Dieu Réponse, tout simplement reconnaître son état de péché, le confesser personnellement à Dieu et croire que Jésus-Christ est venu sur terre pour porter le jugement que nous méritions tous et ainsi nous arracher à la perdition éternelle. En voulez-vous une certitude absolue Prenez un crayon et notez la référence biblique que voici, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, ou plus simplement Romains 8, 1, que nous citons. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. » Alors, que voulez-vous de plus